Quand j'étais petite, on m'avait dit que lorsque je trouverais le prince charmant, je me marierai et j'aurai beaucoup d'enfants. Ce qu'on avait oublié de me dire, c'est que surtout il faut choisir un prince charmant avec une carte d'identité française pour que ça se passe comme ça. Notre histoire est très simple, deux jeunes gens se rencontrent, se draguent, ont du mal à communiquer à cause de la barrière de la langue, mais ils s'aiment, ils persistent. Après un an de vie commune, ils décident de faire un dossier à la préfecture pour obtenir enfin une carte de séjour qui leur permettra de vivre paisiblement à deux, comme tous les couples qu'ils côtoient. Mais le soir même du jour où le dossier a été envoyé, la police débarque pour amener dans son pays le jeune homme sans papier. Heureusement, le couple n'était pas au domicile ce soir-là. Aujourd'hui, la préfecture a refusé la demande de carte de séjour vie privée vie familiale. Désormais, les nuits sont courtes. Difficile de dormir en pensant que peut-être à 6h du matin, quelqu'un viendra pour nous séparer. Difficile de voir nos amis vivre normalement, nos soirées sont faites de larmes et de promesses. Comment peut-on séparer deux personnes qui s'aiment Pourquoi le mot étranger « étranger » existe-t-il Et qu'est-ce que ça veut dire Nous sommes tous les deux des êtres humains. Et le préfet, qui est-il pour juger de notre droit de s'aimer, de notre droit de vivre ensemble Aujourd'hui, nous sommes perdus. Les amoureux au banc public est une association, un collectif qui se bat pour le droit de vivre en famille pour les couples mixtes. Alors il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un couple mixte Dans le cas de la France, ce sera le couple que forme un étranger, c'est-à-dire une personne qui n'a pas la nationalité française, et une personne de nationalité française, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel d'ailleurs. Cette association est née en 2007 dans la ville de Montpellier sous l'égide de l'association La Cimade, c'est-à-dire que ce sont des gens de La Cimade qui ont créé le collectif Les Amoureux au banc public. Les amoureux et les couples mixtes ont décidé ensemble de se mobiliser pour se battre en faveur de ce droit de vivre en famille. Il y a une douzaine de collectifs en France. Le premier but de l'association sera d'amener une réponse ou une aide juridique aux couples mixtes en difficulté, c'est-à-dire euh, essayer de trouver des solutions lorsqu'un visa n'arrive pas ou lorsqu'une transcription de mariage ne s'obtient pas, ce genre de problème juridiques L'autre but est de dénoncer cette discrimination faite aux couples mixtes. Il faut rappeler que cette situation est la conséquence directe de l'immigration, la politique d'immigration actuelle qui est totalement xénophobe. Et donc cette dénonciation se fait à travers d'actions ou d'informations par le biais des médias ou des mobilisations aussi qui peuvent se dérouler devant les préfectures ou devant les mairies. Le, le but ou le leitmotiv de l'association Les Amoureux au bancs Public est le choix libre de, de son amoureux, l'amour, tout d'abord. En précisant que l'amour n'a pas de frontières, ni de couleur ni de nationalité. Toute personne est libre d'aimer la personne de son choix, quelles que soient les différences de nationalité, d'âge, de sexe ou de religion. Lorsqu'on est amoureux, la première des choses, c'est qu'on veut vivre ensemble. Et malheureusement, pour vivre ensemble, lorsqu'on vit en France, c'est pas évident d'avoir un amoureux d'une autre nationalité et de pouvoir vivre sur le territoire français ensemble. De fait, la solution bien souvent pour pouvoir être ensemble, c'est le mariage. Alors là commence toute une, une phase d'étapes différentes et compliquées afin d'atteindre cette première phase que serait le mariage. D'abord il faudrait rappeler que le, le mariage est, est un droit, il est inscrit dans la constitution française. On n'a pas besoin d'être en situation régulière pour se marier en France. Le fait d'être irrégulier ou de ne pas avoir de papier n'est pas un obstacle. Après deux tentatives de dépôt de dossier pour nous marier dans notre commune, dans le Gard, nous avons dû nous unir dans une autre ville, grâce à la complicité de notre réseau d'amis. Tout d'abord, nous avons pris rendez-vous avec la mère de notre ville pour lui demander de nous marier. Elle a refusé, prétextant qu'elle ne pouvait pas car Amide, mon ami, était en situation irrégulière. Par la suite, nous avons rencontré son adjointe et ce fut le même refus. C'est alors que mes amis se sont mobilisés. Parmi eux, j'ai un ami qui faisait partie du conseil municipal d'un petit village. Il a parlé de notre cas au maire et nous lui avons expliqué notre situation. Il a accepté de nous unir, mais il lui a fallu mettre en place tout un stratagème pour monter le dossier, car nous n'habitions pas sa commune. Mes amis ont été obligés de nous faire une quittance de loyer et une lettre, comme si nous étions locataires chez eux. Grâce à eux, et à la bonne volonté du maire de ce petit village, nous sommes mariés depuis le 25 mai 2007. Bien sûr, on parle à ce sujet de mariage blanc ou de mariage même gris en ce moment avec Besson. Mais là, il faut être bien clair et souligner que l'éthique de l'association Les Amoureux au Ban Public, c'est l'amour et les amours le droit de vivre en famille lorsqu'on est un couple mixte. Donc euh, non, l'association ne va pas soutenir un couple qui va vouloir dire euh, qui veut se marier pour obtenir les papiers je pense que la situation s'est déjà présentée et les bénévoles de l'association ont répondu très clairement voici les différentes étapes pour pouvoir vous marier mais sachez que, que nous, nous n'approuvons pas ce fait et ce sera de toute façon très compliqué ensuite de prouver que ce mariage est bien réel puisqu'il y a des contrôles de police, etc. C'est déjà très compliqué pour un couple normal alors imaginez pour un couple qui, qui voudrait le faire pour de faux. Justement, les, les couples mixtes aujourd'hui sont ultra criminalisés Il y a des questions très indécentes, par exemple lorsqu'on dépose un dossier de mariage à la mairie, il faut savoir qu'on sera convoqué ensuite par le maire, c'est la seconde étape, qui va nous recevoir un par un cachés, donc pas ensemble, et nous poser tout un questionnaire, donc un vrai interrogatoire comme si on était des criminels, avec des questions parfois très précises et parfois très intimes. Il est déjà arrivé qu'on pose la question à l'amoureux, à l'amoureux euh, donc de sexe masculin, quand est-ce qu'étaient les, les dates des dernières règles de sa future femme, des, des questions complètement absurdes qui ne prouvent rien l'amour que peuvent se porter les deux personnes. » Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Article 5, l'état doit donner à la famille les moyens nécessaires à son épanouissement en garantissant aux membres de la famille le droit au travail, à la protection sociale, au logement et à la stabilité du séjour sur son territoire. Est-ce que nos parents sont d'accord vis-à-vis de ce mariage Est-ce que nous n'imposons pas ce choix de vivre en France à l'amoureux de nationalité étrangère Quels sont les prénoms et les adresses postales et les numéros de téléphone des parents de l'amoureux. Alors il faut savoir que déjà le numéro de téléphone de l'amoureux, bien souvent ici, normalement on l inscrit dans son portable on met le prénom et on ne connaît pas du tout forcément par coeur le numéro de portable de, de son amoureux donc encore là la preuve d'une question totalement absurde euh, il y a des questions parfois plus vicieuses du style, euh, votre amoureux sait-il qu'il aura la nationalité française dans 5 ans ne le fait-il pas uniquement pour ça êtes-vous sûr de votre choix, pourquoi si vite, euh, est-ce que vous pensez que ça va durer, avez-vous des projets bébés est-ce que vous ne lui imposez pas vos choix comme euh, comme actuellement en France la politique d'immigration est Par exemple, pour 2011, le quota de 28 expulsions, il faut bien trouver ces 28 000 personnes à expulser. Et ils sauront déjà d'emblée que lorsqu'il y a une demande de mariage d'un couple mixte, ils ont devant eux une personne de nationalité étrangère. Donc il, le gouvernement va tout faire, et les maires, puisqu'ils en sont aussi les représentants, pour essayer de retarder ou d'empêcher ce mariage. Le pays doit proporcioner à la famille les ressources suffisantes pour le desarrollo. de l'État garantissant les intégrantes de la famille, le droit à travailler, à la protection sociale, à l'hébergement et à la stabilité durant tout le période. Bien souvent, comme ce mariage apparaît impossible en France, ce mariage va se dérouler à l'étranger. Alors là, c'est un parcours du combattant hein. Je vais en décrire les différentes étapes. Déjà, bien souvent, on va prendre par exemple l'exemple du Sénégal, il va falloir prendre ou faire le mariage à la traditionnelle c'est-à-dire selon les coutumes respectées du, du Sénégal, donc un mariage local. Ensuite, il faudra se rendre au consulat de France et et réaliser ce mariage au consulat de France avec son amoureux sénégalais. Lorsqu'on sera au consulat de France, il va falloir obtenir ce qu'on appelle un CCM. C'est un certificat de capacité à mariage. Ce CCM est l'équivalent un petit peu de l'interrogatoire auquel on a droit en France lorsqu'on est convoqué par le maire. C'est la même chose, on passe devant le représentant du consul qui nous pose des questions, qui fait une enquête, qui traite bien souvent très très mal les amoureux. Euh, ce sont des moments très difficiles à vivre. La dame du consulat a cherché à me dégoûter de mon futur mari avec des propos racistes qui m'ont fait peur sur notre avenir en France. Que mon mari me dépouillerait de tout ce que je possède et qui me quitterait sans aucun scrupule. En tant que Française, je ne pensais pas être reçue dans le consulat français avec autant de mépris et sans aucun respect. Je trouve inadmissible de faire subir toutes ces remarques, ces préjugés à des couples. La procédure a été un calvaire à vivre. J'ai vécu tous ces mois avec beaucoup de difficultés physiques et morales. Nous avons très mal vécu l'entretien au consulat qui a été plus un interrogatoire qu'autre chose. Notre intimité n'est pas respectée, on nous considère d'emblée comme des tricheurs. Aucune question judicieuse et objective n'est posée, que des questions agressives. Nos réponses ne sont pas prises en considération. Comment pourrais-je savoir le salaire de mon futur beau-père C'est une question qu'on ne pose pas ni en France ni au Maroc. Comment savoir si ma future femme a de la famille en Europe si on en a pas parlé Et ce n'est pas un sujet de discussion entre deux futurs conjoints. Tout cela est totalement déplacé, et est en violation de nombreuses conventions sur les droits de l'Homme. La transcription de ce mariage doit être faite à Nantes. C'est Nantes qui décide ou pas encore de la transcription officielle de ce mariage ensuite un livret de famille va être envoyé à l'étranger, le fameux livret de famille qu'on reçoit lorsqu'on se marie. Et avec ce livret de famille, une fois obtenu, il faudra que le conjoint étranger demande un visa long séjour afin de pouvoir entrer en France. Alors là aussi l'obtention de ce visa long séjour est très aléatoire bon, normalement on l'obtient mais il faut savoir que parfois il peut s'écouler une année entière avant d'obtenir ce visa. Donc vous imaginez vous êtes à peine marié il faut encore attendre un an pour que votre amoureux puisse venir en France. La même chose pour la transcription d'un mariage à Nantes euh, j'ai connu des couples à Paris qui attendent depuis depuis trois ans, la transcription du mariage à Nantes. Ça fait trois ans qu'ils sont mariés, mais ils attendent cet accord de Nantes pour pouvoir recevoir le livret de famille et pour pouvoir ensuite demander le visa à long séjour. Donc encore une attente interminable. Pour moi, la procédure de transcription est tout simplement une torture morale. Depuis le début, nous ne savons pas où en est notre dossier. Je téléphone vraiment partout, nous envoyons des mails, mais rien n'y fait. Je ne souhaite cette épreuve à personne. On ne nous connaît pas, mais on nous juge sans arrêt. Quant à l'enquête au consulat, personnellement, je ne souhaite jamais revoir la personne qui nous a reçu Enfin bref, ce fut pénible dès le début et ça dure encore. Le ministère des Affaires étrangères m'a appelé récemment pour me dire que je ne vais pas tarder à recevoir mon livret de famille. Cela fait plus d'un an qu'on demande la transcription de notre mariage. Si cela n'avance pas, mon mari et moi avons décidé de commencer une grève de la faim. Faut-il un mort dans cette histoire pour que quelqu'un bouge Une fois toute cette étape passée, le, les amoureux sont réunis en France. Mais pour autant, on, la situation n'est pas du tout, la partie n'est pas gagnée. Lorsque la personne va arriver en France, on va lui délivrer en premier des récipicés, c'est-à-dire des autorisations provisoires de séjour de trois mois en général qui autorisent à travailler. Mais sachez que ces récipicés sont très malvenus et que bien souvent les agences intérim ou les employeurs ne prennent pas des personnes qui ont ces fameux récipicés. Donc il faut attendre l'obtention du titre de séjour de 1 an. Mais alors, là aussi, le laps de temps à, à attendre peut parfois excéder les six mois, six mois, un an, un an et demi, avec toujours des récipiciers de trois mois qu'on fait renouveler. Et ensuite, il faut aussi renouveler au bout d'un an cette carte d'un an. Donc là aussi, on pourrait supposer que les choses sont simples, mais pas du tout de nouveau tout un cirque euh, demander la nouvelle carte de nouveau un récipicier de trois mois et le doute encore euh, de savoir si au bout de ces trois mois on va nous renouveler le titre de un an ainsi de suite et, et bon on peut se demander euh, quand est-ce que ça va s'arrêter ou quand est-ce que la situation va s'améliorer euh, objectivement euh, bon ça peut durer euh, toute la vie à moins que euh, l'étranger puisse acquérir, au bout de quatre ans en théorie, selon la loi, la nationalité française. Trois ans et demi d'amour, trois ans de mariage, nous avons bâti notre vie en toute légalité suivant les exigences du gouvernement. Et voilà que le préfet rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de mon mari au motif que nous n'avons pas de communauté de vie. Le refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Quel délit avons-nous commis Très désireux de trouver les étrangers à expulser afin de remplir le quota d'expulsion, le policier chargé de l'enquête sur notre mariage a formulé un scénario permettant de fabriquer un clandestin de plus. Quel pouvoir On nous reproche de ne pas avoir de vie commune au motif que mon mari a vécu entre Paris et Montpellier l'année dernière pour des raisons professionnelles. Nous vivons comme des prisonniers. Pour ce qui me concerne, je ne sais jamais à quel moment je risque d'être embarqué par la police et condamné comme c'est arrivé aux autres épouses pour avoir caché un clandestin. Je suis tombé en dépression. Mais dans quel régime vivons-nous Est-ce encore la France, le pays des droits de l'homme Imaginons un scénario un peu noir, c'est-à-dire que l'amoureux de nationalité française décède suite à un accident. et eh bien L'amoureux qui est de nationalité étrangère et qui n'a pas encore obtenu la nationalité française, qui dépend de titre de séjour en France, recevra au bout de quelques semaines ou d'un mois une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français.